Sans me m'avertir, dis-moi chérie pourquoi m'as tu trompé? Tu m'abandonnes, sans me dire pourquoi. Tu es parti oh ma chérie, je pense déjà que tu m'oublies. Tu me feras de la misère, si ton amour n'est pas assez. Tu es parti oh ma chérie, je pense déjà que tu m'oublies. Tu me feras de la misère, si ton amour n'est pas assez. La... a okay.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 dorado la misère, si ton amor me pas ser